déric le bon. voilà. ai espal euh, les parlementaires du pays basque alors chacun est venu avec son étiquette hein, UMP ps modem mais vous avez choisi de parler de manière commune aujourd'hui oui c'est mais c'est parler aujourd'hui de manière commune mais c'est peut-être rond public Euh, un travail que nous faisons conjointement, euh, un certain nombre en tout cas d'entre nous, depuis Aïté, dans le cadre de l'Occarie. C'est vrai que nous ne sommes pas tous les parlementaires euh, autour de la table, mais il y avait Jean-Jacques Lassert, euh, moi-même, Jean-René Tchégaraï, Cotier-Sénaro, euh, Jean-Lissard pour Les Verts, euh, et un certain nombre aussi de représentants à Bersalé, Chabille Larral, euh, Yakech Borteïrou. Voilà, ça c'est un travail que nous faisons euh, au quotidien maintenant, avec l'Occarie d'abord et avec Bakibidea aussi depuis quatre ans sur des rencontres, on vous l'a dit tout à l'heure, qui ont été régulières et irrégulières, mais toujours dans un esprit à la fois de discrétion, mais de travail construit, de solidarité, de confiance et surtout avec un objectif commun, la paix en Pays basque. Alors vous êtes élu en Pays basque, c'est Max Brisson qui l'a dit, mais je suppose que le constat est partagé par tout le monde. et Il disait on a l'impression, quand on monte à Paris, de se heurter un mur de silence. Donc surtout quand on monte à Paris, on a l'impression que le problème basque n'existe pas. Hein, personne n'en parle. Et, et est même Est-ce que c'est un problème aujourd'hui Pour beaucoup, on, on parle de la question basque. Moi, ce que j'ai envie de parler, c'est de mon territoire, le pays basque. Et c'est ça qui m'importe. C'est de faire en sorte que nos enfants demain puissent continuer à vivre dans l'état dans lequel ils vivent aujourd'hui, c'est-à-dire en paix. Et ça, c'est euh, indispensable. Sauf que pour garantir ça sur la durée, je crois qu'il y a des, ce qu'on appelle une gestion de conflit à, à finir de gérer. Et donc, je crois qu'il faut aussi, dans ce cadre-là, penser aux victimes, mais aux victimes, ce que je dis, des deux côtés. Et aussi entendre les douleurs aujourd'hui de familles au Pays Basque qui font pas forcément responsable de tout, mais qui subissent encore les conséquences de ce conflit. Et donc, je crois que dans les deux cas, il faut savoir apporter des réponses à ce problème masque, mais qui est avant tout la vie au Pays Basque.